One qibla présente super authentique al-Bukhari et Muslim Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd ikhwani fillah ta'ala fi khayr Islam donc toujours avec les hadiths reliés à la foi Relié al-Iman, aujourd'hui on a un hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim. C'est le hadith de Abu Huraira, radhiyallahu ta'ala anhu, dans lequel il dit, قال à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ya'ti shaytanu ahadakum fa'yakoulu man khalaqa kada, man khalaqa kada. Alors il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le shaytan pourrait venir, pourrait se présenter à l'un de vous, Et il va poser comme question, donc ça c'est la waswasa, c'est le discours que le shaytan il essaye de mettre dans notre pensée. Et il dit « Men khalaqa kada, men khalaqa kada »« Qui a créé telle chose Qui a créé telle autre chose ?» Alors les savants ils donnent des exemples. Le shaytan pourrait nous dire « Qui a créé le ciel Qui a créé la terre Qui a créé le soleil ?» Alors « Hatta ya'ul cool", » jusqu'à ce qu'il arrive au point où il va dire « Men khalaqa rabbek » qui a créé ton seigneur alors fa wal yantahi alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam si il atteint ce point si le shaytan vous mène vers cette question qui a créé ton seigneur alors il dit falyasta'id billah qu'il fasse la isti'adha auprès d'allah la isti'adha bien sûr c'est de dire a'oudou billahi minash shaytanir rajim L'isti'ada, le mot l'isti'ada, ça réfère à demander quelque chose, demander assistance, mais demander plus particulièrement quel type d'assistance on demande, la protection. Donc, on va dire yesta'idu bihi, il demande sa protection. Yesta'idu billah, demander la protection d'Allah Ta'ala. Mina shaytanir rajim, contre le shaytan. Alors, il dit alayhi sallallahu alayhi sallam, il doit faire l'isti'ada, demander la protection d'Allah Ta'ala. Il y et il doit cesser, il doit arrêter tout de suite. Ça veut dire il doit arrêter cette pensée de continuer avec le shaytan. On a vu un aussi dans le hadith d'Anas radiallahu anhu qui est aussi dans Boukhari et Muslim, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam que le prophète radiallahu anhu s'est dit que le prophète radiallahu anhu s'est que le prophète radiallahu anhu s'est dit que le prophète radiallahu anhu s'est la réflexion ils vont ils vont penser que ça c'est de la réflexion c'est de c'est une bonne chose à faire et ils vont se questionner se questionner jusqu'à ce qu'ils vont dire ils vont dire yaqulu hada Allah khaliq kulli shay faman khalaq Allah ils vont se dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est le créateur de toute chose mais alors qui a créé Allah taala quel est le créateur d'Allah subhanahu wa ta'ala alors ici bien sûr comme il a dit alayhi salat wa salam falyast'id billah wal yantahi qui doit cesser il doit dire a'oudou billah minash shaytan rajim et il doit cesser on ne doit pas continuer dans ce fil de réflexion entre guillemets qui en réalité n'est que la waswasa de ash-shaytan qui veut nous faire douter de notre iman et de notre foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi dans une autre narration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit فَمَنْ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَفِي رِوَايَةٍ وَرُسُولِهِ Alors il dit, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, dans une autre narration, tout celui qui trouve quelque chose, une telle pensée, qu'ils disent Je crois en Allah, aamantu billah. Je crois en Allah et en ses messagers. Ça veut dire il va réaffirmer sa foi, il va réaffirmer son iman en Allah subhanahu wa ta'al. Alors, qu'est-ce que on apprend de ce hadith là et quelles sont les leçons reliées à ce hadith Qu'est-ce que les ulama ils ont dit Donc encore une fois, c'est un, un fil de pensée que le shaytan la il va commencer de, de façon intéressante de façon qui semble innocente parce qu'il va dire qui a créé le ciel qui a créé la terre qui a créé le soleil tout ça c'est bien sûr ça c'est des questions qui sont justifiées le croyant il médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala la création d'Allah ça nous mène à connaître Allah subhanahu wa ta'ala entre autres mais là le shaytan comment dit kelima haq yuradu biha batil il pose des questions valides Mais il a une fin, il a un agenda derrière cela. C'est pour nous mener vers une, une question qui est invalide, qui est bâtie là. Cette question-là, bien sûr, c'est de se demander qui a créé ton Seigneur, qui a créé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors là, le prophète, alayhi sallam, il dit « Fal yesta'ib billah ». On doit demander la protection d'Allah parce que qui peut nous protéger d'Allah azza wa C'est euh, qui peut nous protéger de la shaitan rajim, c'est Allah subhanahu wa parce que le shaitan, radim c'est notre ennemi qu'on ne peut pas voir ce n'est pas un ennemi physique innahu yarakmu huwa wa qabiluhu min haythu la tarunhum lui il peut nous voir mais nous on n'est pas capable de voir le shaitan. alors qui peut nous protéger de, de shaytan radim c'est Allah subhanahu wa taala et aussi le fait de yantahi le fait de cesser cette réflexion cette pensée les ulama disent yubadiru ila qat'iha bil-ishtighal bi ghayriha Coupe ce fil de réflexion, de pensée, et il doit s'occuper par autre chose. Remarquez ici l'importance de l'alternative. Toujours, il y a des gens qui ont des waswasa qui ont ce problème-là d'avoir trop de waswasa. Satan a trop de présence dans leur tête et dans leurs pensées. Eh bien, parmi les meilleures solutions et aussi parmi les, les raisons derrière cela, c'est la question de l'alternative. Parce que si notre esprit, si notre pensée n'est pas occupée par les choses, bonnes qui sont intéressantes si on la laisse vide alors là ça devient un terrain fertile pour les wasawis ça peut être des wasawis bien sûr qui touchent à notre foi à l'iman, notre aqida ça peut être des wasawis du type de penser du mal des autres faire euh, assumer que telle personne peut-être elle pense à, à me faire du mal, peut-être elle ne m'aime pas peut-être, peut-être, alors parmi les Les raisons principales de cela, encore une fois, c'est qu'il y a un certain vide dans la pensée, dans notre esprit, de un. Et de deux, comme on a mentionné, la solution, eh bien, c'est d'avoir beaucoup de pensées positives et intéressantes et bénéfiques. Entre autres, l'apprentissage de la science, apprendre notre religion. C'est pour ça que apprendre notre religion, apprendre le tafsir du Coran, apprendre les hadiths du prophète, étudier le fiqh, la jurisprudence. Tout ça, ça fait travailler la pensée et le cerveau dans les bonnes choses. Aussi, s'impliquer dans des actions bénéfiques, que ce soit des actions de la dunya ou des actions de d'ad-din, al akhira du bénévolat, des projets, alhamdoulilah, de bienfaisance et tout. Tout ça, c'est payant. Les gens, ils pensent qu'ils sont en train de perdre leur temps, que c'est mieux pour eux de de préférer leur... Euh, leurs priorités personnelles et leurs shahawaits et leurs projets personnels et leurs idées et ainsi de suite, de se garder, de se distancier des autres. Mais ils ne comprennent pas que l'envers de la médaille, c'est qu'ils vont finir par payer de ce qu'ils appellent de nos jours. On appelle ça de nos jours, ils appellent ça de nos jours. Malheureusement, il y a des musulmans qui aussi embarquent dans toute cette toute cette direction-là de l'exagération, l'excès de l'utilisation de ce qu'on appelle la santé mentale, on va dire il y a des problèmes de santé mentale, mais là nous en tant que musulmans, si on va aller trop avec avec cette idée là de pensée mentale, ce qu'on est en train de faire dans la vérité c'est on est en train encore une fois de laïciser notre notre vision du monde, on est en train de mettre la religion ici à dîn à l'écart parce que si je dis toujours santé mentale santé mentale, et là eh bien j'oublie c'est quoi l'impact négatif de Al-Kofr de al-fusuq de l'éloignement d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit wa man a'rada 'an dhikri fa innahu Allah subhanahu wa ta'ala qui le dit que celui qui s'éloigne du dhikr d'Allah azza wa jalla celui qui se détourne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala il aura une Une vie qui est pénible. On est en train aussi de mettre de côté tout l'aspect de Al-Ghayb. La présence des shayatines qui, encore une fois, nous influence, qui nous pousse vers le mal. Surtout si quelqu'un est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le shaytan, il ne va cesser de le déranger. Il va toujours être derrière lui. A tara anna arsalna shayatina ala al kafirina Ta'uzuhum azza, ta'uzuhum azza, les shayatine, parce que le kafir, au moins le croyant, le mu'min qui vraiment pratique son dine et le prend sérieux, il fait la salat, il récite le Coran, il fait le dhikr et tout ça, c'est des situations bien sûr qui éloignent le shaytan. Le shaytan ne peut pas prendre le dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais imaginez le kafir qui n'a rien de cela. Alors il souffre, le shaytan est toujours présent dans sa tête, il est toujours en train de le déranger. Riyad bin de nos jours on va appeler, on va mettre tout ça dans un seul sac qui s'appelle la santé mentale. Donc là le coffre et la rafle et ainsi de suite, on va appeler ça la santé mentale. Donc il faut faire attention, encore une fois, aux expressions qu'on utilise et comment est-ce qu'on présente la chose. Oui il y a des gens qui ont des problèmes de santé mentale, mais ça peut pas être que toute la société elle a des problèmes de, de santé mentale. Ça ce n'est pas ce n'est pas vraiment logique alors il dit Allahu Akbar ou Alientari donc qu'il arrête qu'il cesse cette pensée là comme on a mentionné être occupé par des pensées plus positives que cela alors ce qu'on prend entre autres de ce hadith daliluna alakarahti kathra ti sual wa tkalufi ma la yanihi mina al asila dans ce hadith ça c'est un hadith c'est une preuve de euh, du caractère détestable de poser trop de questions Qu'est-ce qu'on veut dire ici par trop de questions Ça veut dire il y a un seuil pour les questions qui sont acceptables dans le din, dans la religion d'Allah Azzawajal. Oui, poser des questions, c'est bien, c'est bénéfique, c'est important, c'est même parfois obligatoire. C'est par les questions qu'on va apprendre ce qu'on ignorait. Par contre, il y a un seuil, il y a des limites à ces questions-là. Quelles sont les questions qui devraient être acceptées Alors, il y a des questions qu'on appelle... التكلف تكلف ما لا يعنيه من الاسئله تكلف c'est se forcer à inventer des questions à poser à certains à, à penser à certaines choses très pointues euh, dans lesquelles il y a aucun bénéfice pratique donc toujours dans Al din dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala soit on va apprendre des choses qui sont dans le Qur'an et dans Sunnah, qui font partie du monde de al-ghaib Ça, c'est des réponses qu'on a. Il n'y a pas de problème à les apprendre. Allah subhanahu wa taala nous a informé de l'existence de al malaika alayhim sallam. Donc, si quelqu'un il va dire, qu'est-ce que Allah taala il dit à propos des Malaika dans le Coran? Si quelqu'un pose comme question, il va dire, qu'est-ce que Allah taala nous a dit à propos des Malaika, des anges dans le Coran? Il n'y a aucun mal. À, à, sur cette question-là parce que la personne, elle veut connaître sa aqidah, elle veut connaître sa croyance. Ou si quelqu'un demande des questions pour agir, la personne veut savoir c'est quoi le halal, c'est quoi le haram. La personne veut savoir quelle est la meilleure action, la meilleure approche dans cette situation. Ça, c'est le genre de questions qui sont très encouragées dans la religion d'Allah Azzawajal. Mais si on pense, encore une fois, à des questions très pointues, Des questions théoriques où on est en train de poser des questions sans avoir l'intention d'agir. Je n'ai aucune intention de faire l'action, de faire le bien. Je pose des questions, juste comme on dit certaines personnes, par culture générale. Ou je pose cer certaines questions, ta'annoutan. C'est quoi ta'annoutan C'est celui qui veut faire un défi. Il y a des gens, parfois, peut-être qu'ils veulent faire un défi aux savants, à des ulémas, à des personnes de science. Il va leur poser des questions très délicates pour voir, est-ce qu'ils peuvent trouver une réponse à ça Donc ça, subhanallah, Bon, on comprend que quelqu'un qui est kafir ennemi d'Allah azzawajal fasse cela, mais que quelqu'un soit musulman et pose des questions pareilles avec une telle intention, ça c'est haram, c'est interdit dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولا ينبني عليه علم ولا مصلحه في الدين والدنيا او تفتح باب الوساوس والشكوك comme dans ce hadith qui ouvre la porte des doutes de la waswasa de shaytan comme dans ce hadith là le shaytan il dit faman khalaqa rabbaka qui a donc créé ton seigneur alors ça c'est une question qui va ouvrir on sait que c'est une mauvaise question ça on le sait la réponse on la sait on la connaît qui a créé ton seigneur Mon seigneur n'a pas été créé parce qu'il est le créateur. C'est juste ça la question en tant que telle. Elle est fausse, elle est faussée, c'est une question qui est contradictoire. Qui a créé le créateur Il est le créateur et de ce fait, il n'a pas été créé. Ce n'est pas ce n'est pas compliqué à comprendre. Toute chose a un créateur mais à la fin il y a le créateur l'absolu rab al alamin subhanahu wa ta'ala c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wasallam il a dit à propos d'Allah azza wa nous a appris que il est al-awwal l'akhir. Et même dans le coran Allah il est le premier awwal mais le prophète sallallahu alayhi wasallam il a expliqué le sens de al Allah ta'ala il est al le premier laisa qablaka shay ya ghia il, rien, il personne avant Allah ta'ala et huwa al-akhir f laysa ba'dahu shay Allah ta'ala il est le dernier il n'y a rien et personne après lui subhanahu wa ta'ala et de ce fait c'est aussi simple que cela mais même si on connaît la réponse si quelqu'un il veut s'efforcer quand même à continuer dans la pensée dans la réflexion qu'est-ce qui va arriver la conséquence certaine c'est que la personne elle va se perdre elle va se perdre dans un univers de confusion et de chubouhat et c'est Tout ce que le shaitan il cherche, rappelez-vous toujours, le le shaitan il cherche à nous égarer du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Peu importe qu'est-ce qu'on va choisir après cela. Quelle option est-ce qu'on va choisir Quelle croyance Quelle religion la personne va choisir Même si la personne elle n'a pas officiellement quitté l'islam... C'est suffisant pour le shaytan que la personne, elle vive son islam mais avec beaucoup de confusion, de flou, de nuages dans sa tête, le shaytan, il a atteint son objectif. Ayda billah subhanahu wa ta'ala. Alors il dit wa husn al-su'al savoir poser les bonnes questions, en passant ça fait c'est la moitié de de la science, certains savants disent husn al-su'al, poser les questions, ça c'est un art en tant que tel, c'est une science et Encore une fois, c'est pas nécessaire d'être intelligent pour savoir poser les mêmes questions. Tout ce que ça de demande, c'est un peu de réflexion et une bonne intention de revoir nos intentions. Qu'est-ce qu'on cherche derrière cette question Ça, ça va nous aider, Insha Allah, Azawajal, à poser les bonnes, les bonnes questions, بإذن الله سبحانه وتعالى. Qu'est-ce qu'on a ici المزجى قلوب أهل الإيمان ويُلقي على العبد الوساوس والخواطر المزجى. Donc là. Le shaitan, quels sont les objectifs du shaitan maintenant On a dit l'objectif du shaitan avec le kafir, avec le munafiq, avec le mortel, celui qui a des doutes, ça on l'a mentionné. Euh, oui, en on va prendre la question juste après. Donc ça on a mentionné, ça c'est l'objectif de Shaitan avec le kafir, vers Billah Subhanahu Wa Taala. Mais qu'en est-il maintenant l'objectif de Shaitan envers le croyant, même le croyant, le mot qui est à un croyant qui est sincère, qui n'a pas de doute sur son din. Alors là le Shaitan, qu'est-ce qu'il va, le, le, le, le moindre effet qu'il va chercher à avoir, c'est quoi C'est de le déranger, encore une fois aniyadh, ou de lui faire du mal. Et c'est pour ça que le shaitan pourrait mettre ce genre de pensées et de questions, essayer de les forcer sur le cerveau, sur la réflexion, sur la pensée du croyant. La waswasa, ça fait partie de la réalité de ce monde, ça fait partie de l'ibtila, de l'épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé dans ce monde. Inna ma yuwassisu liman aysa min irwa'ihi fayunakidu alayhi bil encore une fois pour essayer de Euh, comment dit, de, de ruiner son expérience. Comme le shaitan, il vient pour essayer de nous enlever le khouchou dans notre salat. Pourquoi? Parce que le shaitan, il voit qu'on est en train de faire la salat. Il n'a pas pu nous empêcher de faire la salat, nous convaincre de délaisser la salat. Alors, il va se présenter pour euh, essayer de, encore une fois, de ruiner cette expérience que nous avons parce que le shaitan, en passant, on a parlé de ça dans en détail dans quelques cours. Ça fait quelques semaines. Une une série qui est extrêmement importante sur l'histoire de Adam alayhi salam et on a parlé des stratégies de le shaitan et le shaitan il a dit qu'à la fa bima arwaïtani la aqaudenna lahum sirataka al-mustaqib là où on va se diriger pour faire le bien le shaitan il va toujours essayer de s'asseoir face à nous, de nous inter d'intercepter d'intercepter au fait notre ibadah qu'on est en train de faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. En passant les ulama, les savants et les mençons, En ce qui a trait des khawatir, les pensées, les mauvaises pensées que quelqu'un il pourrait avoir, pourrait expérimenter. Surtout les pensées, encore une fois, négatives, des shubuhat reliées à la l'aqida, à la croyance. Les savants, ils disent il y a deux types, il y a deux niveaux. Khawatir leyset bimustaqirra. Ce genre de pensées qui sont seulement passagères. Ça vient de, comme une fois, shaytan, ça vient de façon passagère. Ça c'est comme il a dit le prophète sallalahu alayhi wa sallam on arrête le fil de réflexion de réflexion on va dire a'oudou billahi minash shaytanir rajim amantu billahi wa et je passe à autre chose mais si quelqu'un maintenant il y a il a, a khawater mustaqirra des mauvaises pensées qui sont stables qui sont bien implémentées dans dans sa réflexion, dans sa croyance quelqu'un, une personne qui souffre vraiment de choubouhat sévère à propos de la religion, là c'est différent juste de dire billah ce n'est pas suffisant, là les ulama ils disent, la personne elle doit se référer à une personne de science à des gens de science et demander ces questions et avoir de l'aide pour encore une fois euh, trouver des réponses à ces choubouhat mais malgré tout cela ces choubouhat en général elles ont comme origine une porte que nous en a ouverte. Rappelez-vous toujours, ils disent daf'ul wasa'is fi awal al amri ahwan min daf'ihah بعد تمكُونِها من القلب. Repoussez les chibouhates, ces mauvaises pensées là, la confusion. Repoussez cela. Au début, lorsqu'elles se présentent, c'est beaucoup plus facile que de les repousser. Une fois qu'on va les laisser pénétrer le cœur et que ça va bien se stabiliser dans le cœur. Et eh bien là ça va être difficile, plus difficile de faire sortir des doutes. Il y a des gens malheureusement subhanallah qui ont pris ça comme approche dans leur vie des des musulmins, on en connaît des personnes comme ça. Ils ont pris cette habitude de euh, d'avoir un es parfois il y a des gens ils se pensent parce qu'ils sont intelligents en passant. Ils, se, ils pensent qu'ils sont trop intelligents et ça ça joue contre eux. Il y a des gens qui éveillent trop leur pensée critique même sur des choses de l'aqïda et tout, il va dire, j'aime j'aime réfléchir, j'aime questionner, j'aime remettre en question, j'aime j'aime faire ça, j'aime philosopher. Mais là, à la langue, qu'est-ce qui arrive Eh bien, le cœur, à l'intérieur, il est très malade, il est plein de shubuhat, et là, la personne va commencer à souffrir, elle essaie de se libérer de cet état, de cette situation, et ça va être beaucoup plus dur. C'est pour ça que le croyant, la meilleure chose, c'est de rester sur le yakin, sur la fitra, les shubuhat qui viennent, comme un miroir, on va les refléter, on va les éloigner, on ne va pas les écouter. En passant, ça s'applique aussi les, aux shayatines de l'ins, des êtres humains. C'est pas seulement le shaytan ici qui vient pour nous dire dans notre pensée la waswasa, même les shayatines humains qu'on trouve de nos jours sur internet et ainsi de suite, et certains parmi eux qui portent parfois le nom de shayir, ou influenceur, ou je ne sais pas quoi, qui parlent de l'islam mais qui mettent beaucoup de shubhat dans la pensée et la réflexion des musulmans ayda billahi ta'ala celui qui veut subhanallah leur donner 200 ans euh 200 ans de valeur Allah ta'ala vous a donné une seule vie Les minutes comptent, les heures comptent. Celui qui veut donner son temps et son attention à ce genre de personnes, qui en plus de cela, sont là pour mettre des shubuhahs dans ton cœur, eh bien, elle ne peut pas blâmer les autres après cela, une fois qu'elle va souffrir des conséquences, parce que commencer Les pires des dégâts, des dommages causés par le shaytan, c'est quoi C'est les dégâts et les dommages qui touchent à la aqida, à la croyance pire que les péchés pire que de nous pousser vers le haram c'est de nous pousser vers le le kufr, ou au moins vers la confusion les shubhat ou au moins vers la bid'a les innovations dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ta'ala a'la wa a'lam sallallahu alayhi wa sallam wa baraka ala nabiyina mohammed wa ala alihi wa sahbihi ajma'in